Faire une chanson qui n'est ni rime ni raison Faire une chanson idéale, au fond ça ne va pas si mal Je mets mon et puis un autre, le second ne va pas Je l'autre, de tropoter il ne faut pas un principe cela va de soi, cela peut vous sembler bizarre Vous direz que je n'ai pas là du bien aligner mes idées, mais moi mon vice c'est de chanter pour ne rien dire, pour ne rien dire. Mais que de va il y a dans mes phrases banales, pourtant je fais le maximum. Je vous assure, mais réussis-je cette gageure Je voudrais tant que ma chanson soit fredonnée dans les salons. Moi je fais dans le commercial, on la chantera dans les balles. Cela peut vous sembler bizarre, vous direz que je n'ai pas là de bien aligner mes idées. Mais moi, mon vice, c'est de chanter Pour ne rien dire, pour ne rien dire D'écouter bien trop de chansons Pour les enfants, ce n'est pas bon Aussi, s'ils écoutent celles-ci a rien à craindre, j'y ai rien dit Je m'appelle soit en terminant que je peux tout recommencer. J'en réfrène une autre pourtant, car moi mon vice c'est de chanter ou ne rien dire.